Je sais ce que tu dois surmonter Je ne veux pas d'excuses On a tous, les uns et les autres, quelque chose à surmonter Alors tu ferais bien de te décider Parce que tant que t'auras pas les couilles De me regarder en face et de dire que tu mérites rien d'autre Je ne vais pas te laisser t'enfoncer Je sais ce qu'il y a en toi Tu entends Je le sais très bien Je vois qui tu es de croire que tu vas léger. Alors que les photos jaunissent sur un mur, les souvenirs se ternissent. Qu'est-ce qui s'éternise À part mon Facebook sur internet, ils interprètent ma plume comme de la peine, frère. Vrai comme la thune ne compte pas ce que l'on espère. À 100%, car la vie n'est pas aussi simple. Alors j'écris car ma vue n'est pas jolie fin. L'histoire qui me pousse à combler la feuille. Ne pas courber les chinettes visionnaires, qu'en douter ma veuve. La peur de l'avenir, étant autodidacte. La peur de partir, seul dans l'anonymat. Je lâche des textes, je me raconte, c'est ma thérapie. Laisser une trace, exister, prolonger ma vie. Fait tout seul avec la rage et mon père absent. J'emmerde les fades, je relève la tête, mec, en permanence. J'ai plus l'âge de penser que le bien est plus fort Le chaos et la peine reste mon sponsor Écrire pour exister parce que dans le fond sans super seul Nos vies se construisent comme au son sans l'aide de personne Penser nos plaies, viser nos buts et c'est dur à croire Mais on s'en remet sur un et c'est déjà ça Écrire pour exister parce que dans le fond sans super seul Nos vies se construisent comme au son sans l'aide de personne Penser nos plaies, viser nos buts et c'est dur à croire Mais on s'en remet sur l'instru et c'est déjà ça Il n'y a pas meilleure thérapie sur le fil de ma vie Je crache ma peine en criant, la mélodie comme stupéfiant. On soigne nos plaies sur l'instru en fait, on écrit pour exister Notre hymne on l'aime quand elle est crue parce qu'elle nous aide à résister, à persister puis quand tu sombres, personne ne s'en soucie Alors on reste fort à croire que la merde nous réussit Depuis j'écris ce que j'ai pas envie de dire La poésie est mon arme et elle me soulage quand je tire Les coups durs nous endurcissent et renforcent notre expérience On s'armait sur l'instru contre toute espérance Rien ne se alors on vit avec nos erreurs On les assume et on les accepte Autour de moi ça tisse, ça fume, putain ça se défonce Mettre naufragé de notre passé, on y et renonce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 N'oublie pas ça. L'argent, c'est du vent, George. Ça n'a aucune importance, bien que les gens pensent le contraire. Mes écrits resteront quand je serai le défunt J'ai l'impression de tourner en rond D'être poignardé par mon destin Je sombre en profondeur et la plongée est infinie On m'a dit la vie est un bouquet de fleurs Mais c'est fini, je n'y crois plus Mon esprit est sous la pluie Il n'y a que la plume qui soigne mes plaies Avec l'alcool je tue le temps à moins que ce soit Le temps qui me tue alors je tente de repousser l'échéance On baptise avec le mal pensant faire tourner la chance je suis une colombe en un cage qui ne sait plus voler. J'ai du mal à tourner les pages, à laisser le passé s'envoler. Écrire pour exister parce que dans le fond, on sans super seul, nos vis construisent comme au son, sans l'aide de personne. Pensez nos plaies, viser nos buts, et c'est dur à croire. Mais on s'en remet sur l'instru, et c'est déjà ça. Et pour exister parce que dans le fond, on s'en super seul, nos vis construisent comme nos son, sans l'aide de personne. Pensez nos plaies, viser nos buts, et c'est dur à croire. Mais on s'en remet sur l'instru, et c'est déjà ça.